dans l'univers du Danceplore Bienvenue à tous et puis bon réveil, bon réveil non puisque il euh, est déjà 18h. Tu, tu viens de te lever, tu ouais. déconnes ou quoi là bah, Tu sais moi c'est les habitudes euh, avec le samedi matin j'ai l'habitude de dire bon réveil donc c'est bon réveil dès 18h Uber. Il y a des automatismes tu... qui s'installent alors. Ouais. Bah, moi vas... je souhaite une bonne soirée, pourtant j'étais là ce matin encore plus tôt que toi ouais, d'ailleurs. Heure ouais. Bon. Écoute, émission spéciale aujourd'hui. Et oui, pour un spécial. Top On va faire 40. Un best-of, les meilleurs titres qui ont été balancés durant toute l'année 2007 sur Galaxy, et et voilà. les titres sur lesquels ils se sont aussi très moussés durant toute l'année. Voilà, un petit tour d'horizon de l'année 2007, un tour d'horizon musical, et on démarre avec euh, le 40e euh, position. Hubert, c'est Electrochemie, je pense. Et oui, et puis le numéro 39, et bon, on vous le balance tout de suite, c'est Trend Polar, c'est parti. Galaxy. Galaxy Music, for happy people, happy people. émission spéciale, le Best of de 2007 avec l'ami Hubert en face de moi et Pardon. ouais les 40 titres les plus balancés euh, sur Galaxy euh, 40 e euh, qu'on n'écoutait pas d'ailleurs tout à l'heure puisqu'on ouais. a commencé tout de suite avec le numéro 39 Trent Moller et Mohan, classé numéro 40, on va quand même ouais. le citer, c'est Electro Kimi. Euh, chez Camille avec euh, Mokissa. 38, euh, Mopping avec euh, Open Legs. Euh, 37, c'est Taxwell, que vous écoutez en ce moment avec I Found You. Classé numéro 36, c'est Robin. 35, Thomas Anderson. 34, Benz et MD. Et numéro 33, il fait partie de mes coups de cœur de cette année. C'est Henry B qu'on vous envoie tout de suite. Entrez dans l'univers du dance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 best of 2007 tu viens d'écouter Didier Sinclair avec Feel the wave. Je viens avec moi pour cette émission spéciale 2007. En Salut direct, Jérémy. En direct des studios de Galaxy. Ah ouais. On est en direct. À... Est vrai. Et on s'entend on, on entend bien. il bon, n'y a pas de souci. Euh, avec un chat, Hubert, juste avant de te laisser la parole. Oui, justement, euh, il faudrait peut-être qu'on parle un petit peu du chat. Il y a peut-être des, des gens qui euh, qui euh, nous ont peut-être pas encore rejoints. Donc dans ce cas-là, ils peuvent bien sûr choisir leur pseudo. Et comme ça, ils pourront euh, bah, communiquer directement avec nous euh, en live et nous poser bien sûr toutes les questions qu'ils désirent. À quelle adresse sur Internet tu as l'adresse L'adresse en fait est notée, c'est chat.galaxyfm.com. Voilà, et je m'occupe du chat, je suis derrière, j'ai l'écran. Voilà, et si je 10 000 tout, hein, pour bon. l'instant. Alors, euh, bref rappel de, du top. Donc de Depuis le numéro 40 jusqu'à 40, euh, bah, on ne l'a pas écouté, mais on essaiera de se le faire la prochaine ouais. fois. Donc c'est euh, Electro Kémy avec Mookie Star 39, on l'écoutait tout à l'heure, c'est Trent Moller avec Moine que j'aime bien. Ouais. Personnage assez particulier ce mec là quand ah, même. Ouais, il est un peu Très pris. bon euh, DJ, je ne sais plus de quelle origine, mais enfin bref. Allemand peut-être. Peut-être je pense, ouais. Ouais. Euh, 38 Mobbing, 37, Axwell que j'adore, c'était I found you, c'était le mix de Disco ouais. 36 Robin, euh, 35 Thomas Anderson, 34 Benz et MD. 33, on écoute un instant. Non, euh, non, non, on l'écoutait tout à l'heure, c'est Henry B. Et, euh, ce que vous écoutez euh, il y a quelques secondes sur Galaxy, c'est le numéro 32, c'est Didier Sinclair, la voix de Lydie, c'était of Vibe. Bon, et on s'écoute quoi maintenant bah, Donc on passe directement euh, non pas euh, avec John Dalbach. Oui, tout à fait. Bon, euh, entre-temps, il y a quand même euh, Dev Spoon euh, et euh, Lisa Mafia, ouais. on ne l'écoutera pas ce soir. Et le numéro 31, c'est Disco, justement, parlé de lui tout à l'heure. Voilà, donc on retrouve tout de suite euh, le numéro 29, c'est John, John Dalbach. Dalbach. Avec le morceau Everywhere. Everywhere. everywhere sorti en 2007 galaxy galaxy music or happy people happy people, happy people. à l'instant à la 29 e position je pense Uber c'est ça et alors t'es paumé dans tes petits papiers <rire> ou euh, tu es encore euh, mal réveillé c'est John Dolbach avec everywhere, À voilà. quelle position pour ce best-of je viens de le dire numéro 29 numéro 29 et voilà. puis euh, un petit mot un petit clin d'œil à tous ceux qui nous écoutent sur le portail web on a de déjà Galaxy. pas mal de gens qui se sont euh, connectés donc sur le, le chat de la radio je vous rappelle d'ailleurs euh, l'adresse chat point et euh, bah, vous pouvez continuer bien sûr à nous euh à nous rejoindre, on oui. fait du monde et un maximum foutait le bordel sur le chat de la radio, ouais. c'est pas interdit. Il y a hein. un petit clin d'œil donc aux quatre qui nous ont rejoints. Voilà, là, a, a... bon, on, a, on en a pris comme ça au hasard évidemment, il n'y en a pas quatre, hein, ouais. mais euh, bon on a pris quelques noms comme ça au pif. Donc on a euh, Eric euh, 92 59 ou 92 59 ça c'est pour ouais. bon, ceux euh, qui nous écoute là-bas de l'autre côté de la frontière. Je sais qu'il y en a pas mal. Ouais. Euh, il y a Julio aussi euh, qui nous a rejoints il y a quelques minutes. Pitch Up et X Chris. Oui X. Tout ça c'est les habitués du forum de Galaxy ah ouais. et qui viennent faire un petit tour sur le chat. À nous, on est en direct là ici dans les studios et puis sur internet au oh, chat.galaxiefm.com on et continue. Puis, euh, je voulais aussi parler du, du petit jeu assez vicieux qu'on a concocté pour ouais, donc on en reparlera tout à l'heure, on aura tout le temps de le faire. Euh, bah, il va falloir découvrir qui est en troisième position cette semaine. C'est un titre qu'on a C'est pas le premier vraiment. que tu as choisi Hubert. Ah bah non, moi je voulais quelque chose d'un peu vicieux ah ouais, là, parce bizarre. que j'aime bien, j'aime bien. Voilà. Il y a du qu'ils auraient trouvé assez ouais, facilement. Le numéro, ouais, premier ça va être assez facile Voilà, donc c'est euh, le numéro de la troisième position dont il s'agit. Et bon, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. On vous balancera bien sûr pour cette occasion quelques passes ainsi qu'un vinyle. Bon. Et on s'écoute quoi La 28e position Alors 28e position, je regarde mes petits pépires. Eh ben c'est Freemason qu'on vous balance tout de suite sur Galaxy. C'est parti 15.30 avec le petit Larsem Hubert euh, en pleine forme pour ce Best of 2007 on vient de s'écouter le numéro 28 voilà, euh, Freemason et la voix de Siena Garrett euh, qui est une grande euh, Diva, chanteuse de jazz ouais, tout à fait son nom euh, On le connaît hein, quand ouais, c'est une diva une grande diva de la house et du jazz qui accompagne ce groupe mythique euh, de house freemason on remonte à la 27e, 27e position donc c'est ricky L avec your house oui. euh, numéro euh, donc euh, 26 armand von helden 25 milo avec euh, paris 4 c'est ça C'est ça, Paris 400 wow. Le remix par contre d'Etienne de Crécy qui est à la 25 e position. Après au numéro 24, je te laisse parler. Le CDG Nike avec Aqua Night. Like ça c'est le gros gros carton. Et puis on s'écoute ce morceau qui est sorti aux alentours du mois de février, mars, si je me souviens bien, au mois de euh, en 2007. Tracy Thorne. Tu sais qui est Tracy Thorne Et non, tu vas me la prendre. Alors tu vas peut-être reconnaître, c'est la chanteuse d'Everything but the Girl. Là. Ah mais j'aime bien ce groupe là. Donc, voilà, elle avait sorti ce morceau toute seule, sans le musicien qui l'accompagne d'habitude dans le groupe Everything but the Girl avec ce morceau tu as le titre sous les yeux It's all true euh, donc c'est la position de numéro combien tu me 23 c'est le numéro 23 It's all true voilà. voilà le remix est signé de Chris Menas et qui nous emmène tout doucement jusqu'au cap de 18h40 tout à l'heure on a des cadeaux à faire emporter euh, euh, oui on vous balancera notamment des vinyles ouais. et euh, des doubles passes ouais. pour euh, les soirées du nouvel an euh, donc 30 il y en a pas mal il y en a pas mal voilà donc je vous citerai quelques boîtes dans lesquelles vous pourrez éventuellement sortir ce jour là donc ouais. bah, je les ai notées tout à l'heure vous avez notamment La bûche, le bliss euh, ou encore le pulse factory. Et les cadeaux, c'est tout à l'heure, tout de suite, c'est la musique, la 23e place avec Tracy Thorne, It's All True, le remix de Chris Menace. Best of 2007 Avec à l'instant L'excellent morceau D'Ida Egberg Avec Disco Volente Le remix était signé De Sébastien Léger Hubert Oui On continue dans les infos Oui Vas-y Et dans le top Si tu as envie de nous donner Quelques petites références quelques références, euh, pas forcément parce qu'on va les garder pour tout à l'heure, mais par ouais. contre euh, j'avais envie de, de jouer un petit peu avec les auditeurs qui sont avec nous cet après-midi ouais. et euh, bah, leur donner euh, la possibilité d'aller en boîte gratos le 31 décembre, je pense que c'est un très beau cadeau c'est un super cadeau, et en plus c'est valable voilà, pour deux personnes, donc si vous voulez emmener votre nana avec vous, euh, évidemment si ça vous arrange, hein, si vous préférez la zapper ce jour-là, n'hésitez pas non plus c'est c'est aussi une solution euh, oui, il y en a qui préfèrent, hein, moi j'en ouais. connais donc euh, voilà, donc, <rire> ou alors si vous voulez prendre un pote avec vous plutôt que, que votre copine, il aucun problème, vous faites ouais. ce que vous voulez avec vos places. Yes. Donc, euh, bah, on va vous poser une petite question qui est un petit peu dégueu, pourtant vous devez euh, bah, être au courant, puisqu'on ouais. en a parlé tout à l'heure en début de, de top, oui. qui est classé en 39 e position dans cette Eurotop mm -hmm. Galaxy. Donc, euh, vous nous donnez le, le nom de l'artiste, on vous a même dit qu'on pensait qu'il était allemand. Oui, et qu'il était un petit peu à l'ouest. Et un petit peu défoncé, on va dire. Voilà, donc euh, le numéro 39, si tu as les références du morceau et le nom de l'artiste, voilà. Là, bah tu nous appelles à la radio donc euh, 03 20 83 57 57 on te remettra donc un double passe valable pour la soirée de la Saint-Sylvestre voilà. et puis euh, un petit vinyle et un petit vinyle aussi donc un petit pack à la fois une entrée gratuite un vinyle de la musique et euh, une entrée en discothèque voilà. voilà un pack groupé et nous on continue dans le top on s'écoute euh, le morceau de Deadmau5 qui ont cartonné en 2007 ils sont présents dans plusieurs endroits du classement Exactement. là ils sont à la 17 e position avec le morceau Argorou et on attend vos appels 03 20 83 57 57 pour emporter le pack cadeau c'est parti à tout de suite 95-30, le best-of de l'année 2007, Eurotop spécial 40 avec le meilleur de Galaxy FM depuis janvier 2007 avec Hubert qui m'accompagne jusqu'à 19h30, toujours en pleine forme Hubert Mais oui, comme d'habitude. <rire> On vient de s'écouter euh, à la, la combien position oh écoute, la 16ème position, Harry Brica, ça c'est un titre qui a pas mal tourné sur Galaxy avec le morceau Winter, un petit rappel oui, depuis la 20ème euh, place la 20e position, donc il y avait euh, Jürgen Pepe avec euh, We Love, 19e Aida avec euh, Aida Enderga, Engberg avec Disco Volente 18, euh, Wazen Murphy, c'est ça Oui, tout à et fait. Et Tedmo 5 donc avec euh, Argourou. Argourou, et là on s'écoute Aré Elbrica avec Winter, un petit clin d'œil à tous ceux qui nous écoutent sur internet, sur le live.galaxyfm.com. C'est d'ailleurs ce qu'a fait euh, notre gagnant de Liévin. Oui, tout à fait, on a eu un, un gars de Spat Calé à 6-2. Ça fait très plaisir, bien sûr. Ouais. Euh, et puis, euh, donc, bah, il s'agit de Xavier Monnier ouais. euh, qui nous écoute de liés, précisément. Oui, directement sur le site de Galaxy, live.galaxy.fm www.galaxy.fm.com Et puis on peut aussi se connecter sur le chat, venez rejoindre euh, Pitch Up, ah X non, pas pire, Le chat là. de la radio, donc c'est chat.galaxy.fm.com voilà, voilà, ils sont en direct avec nous ils nous accompagnent sur internet, il y a également DJ Flex, il y a Frézoul euh, qui est en train de sortir plein de conneries sur le chat je suis en train de suivre oui, en, en même temps. j'ai regardé un petit peu tout à l'heure c'est pas triste. Sort, ça parle de Bicky Burger c'est ce vrai, que j'ai compris. Bicky Burger, ça c'est quelqu'un qui a écouté la radio euh, bah, pour la semaine moi, anniversaire des 25 ans. Ouais, c'était l'année dernière. Tu te souviens? De ça, ans, c'est bien marré. Hein. Bon, on s'est bien amusé, ouais. Effectivement. 26 ans à la radio, là on depuis le mois de décembre, mais on s'est bien éclaté. C'était ah, bien marré. Si c'était à refaire, on le refera. On le ouais. refera par exemple pour les 50 ans, tiens. Euh... Je sais pas si il sera encore là, oh, mais bon. Euh, je viendrai certainement avec ma canne, voir même mes cannes, mais s'il faut, je serai présent. Et je sais pas ce qu'on écoutera à l'époque, j'en sais rien. Je sais pas de la musique expérimentale. Ah, on des... dira bon, là, on écoute un peu de, de rétro et puis en fait, on écoutera <rire> de l'électro, des ouais, trucs voilà, ça, ouais. <rire> Bon, écoute, on va s'écouter là. Euh... Quel morceau 14e position. Tu vois la référence sous les yeux. Ouais, 14e. Donc, euh, c'est une référence pour l'année 2007. On l'a pas mal entendu un peu partout. C'est Chris Leck avec euh, Carrie Away Qu On s'écoute tout de suite. C'est parti. Voilà. <rire> 2007 avec à l'instant le morceau Twilight signé d'Adam Kay. entrée dans l'univers du Danceplore à <rires> Et Hubert, toujours en pleine forme. Eh oui, on vient de passer le cap des 19h, deuxième partie de l'Eurotop. On est ensemble jusqu'à 19h30. Je te laisse les commandes, moi je oh aller manger vais manger un morceau. Mais il ne va rien manger du tout, En fait, il, il fait. va essayer de bidouiller un truc pour euh, bah, passer les auditeurs à l'antenne. Ce n'est pas qu'on ne peut le faire, on peut le faire sur Galaxy, passer les auditeurs sur euh, l'antenne, ce n'est pas un souci. Mais bon, euh, il se trouve que Jérémy ne sait pas le faire, donc il est en train d'apprendre et il, euh, il le fait une petite formation donc, euh, avec notre ami euh, Guillaume, euh, que vous aurez peut-être euh, la joie d'entendre tout à l'heure. Voilà. Donc, on va faire un petit rappel des titres donc, euh, classés dans, ce, dans cet Euro Top 40. Donc, euh, on avait euh, tout à l'heure le numéro 40, électrochimie. 39, euh, c'est avec lui qu'on a démarré ce Top 40. C'est Trent Boller. 38, Mobbing. 37, Axwell. 36, Robin. 35, Thomas Anderson. 34, Benz et MD. 33, je l'adore et ça, je ne le dirai jamais assez. C'est euh, Henrik B avec Sullivan. 32, Didier Sinclair et West euh, et Field Wave. 31, Taradisco. 30, euh, Devon Spoon et Lisa Mafia. C'est girl, 29 John Dolbach avec Everywhere, 28 Freemason et Sienna Garrett c'est uh, Rendon Love 27 Ricky Al avec uh, Your House, 26 uh, Armand Van Elden avec I Want Your Soul, 25 Milo 24 Léger and Lake 23 uh, Tracy Thorn 22 Visionary avec Inside Out, numéro 21 Background avec Get Busy Yo, numéro 20 Jürgen Pep avec Your Love, numéro 19 uh, Heidenberg avec Disco Volante, 18 Roigin Morphy et numéro 17 Deadmo 5 avec Arguru. numéro 16 Abril Aril Brica plutôt avec Winter numéro 15 Jergensen avec United remixé par justement Deadmo 5 dont on parlait il y a quelques secondes et numéro 14 c'est Chris Lake qu'on écoutait d'ailleurs aussi tout à l'heure c'est Carrie Mioe numéro 13 Adam euh, K et Soa On me coupe la chic là ce soir hein. Numéro 12 euh, bah, Encore eux Deadmo 5 Et No Exit Live Donc euh, Deadmo 5 euh, Qui euh, tient le record absolu Dans, ce, dans cette heure au top 40 Puisqu'on les retrouve Quatre euh, fois je crois Faudra une petite vérif tout à l'heure Bon bah Jérémy C'est quand tu veux hein. Je suis là Je suis là <rire> Oui alors euh, ça bidouille non, Ça marche pas vraiment Ça marche pas vraiment Mais oui. euh, Je pense que dans 5 minutes Ça marchera On a un petit auditeur à l'antenne Là je suis en train de bidouiller Mais on va essayer de faire fonctionner ça okay. Bah on va peut-être passer à la suite du son hein. Ouais, donc Je ne sais est plus très bien où on est arrivé Alors on, est, on est arrivé à la 13 e place Avec Adam K et Soa pour le donc, morceau Twilight euh, voilà Et on arrive maintenant à la 12 e place Et avec... bah oui et euh, Ils se sont carrément emparés euh, C'est Toro Top 40, c'est ce que je disais tout à l'heure C'est Deadmo 5 avec No Exit Live On s'écoute, maintenant c'est parti 2007 avec l'ami Hubert. Hubert, je vais encore te laisser et parler. Best-of que... bricolage aussi, best uh, j'ai l'impression. C'est de la bricole, c'est de la bricole, c'est de la bricole. Oui, Laisse papoter un petit peu, tu parles du chat et tout ça, et puis moi oui, je m'arrange avec bon, euh, notre petit auditeur à l'antenne. Comme d'habitude. Ouais, vas-y. Bon ben je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre donc sur le, le chat de la radio. Donc c'est chat.galaxyfm.com. Vous saisissez donc votre pseudo si vous n'êtes jamais allé. Et vous nous rejoignez, comme on dit, au plus on est, au plus on, fait, euh, au plus on fait les fous. Donc je sais plus, on est arrivé au niveau du classement. Donc euh, c'était euh, moi un petit peu parce que là, un petit peu pauvèche la 13 ah, e euh, oui. position je pense on était avec Adam Casso il y avait Denmo 5 Not Exactly et puis euh, on s'est écouté note Exactly justement c'est ça ce qu'on vient de s'écouter et là, puis tu... on va dire, on va se diriger vers les dix premiers là, voilà bah, tout doucement on va y arriver et puis euh, apparemment ça, donc, on va balancer notre ami Guillaume à l'antenne de la radio allez on vous, à tous. oh ah, bah c'est pas vrai il est là on a quand même réussi à l'avoir ça fait plaisir de vous entendre ben, comme bon ça professeur la radio. tu nous as bien expliqué ce qu'il fallait faire surtout à, à Jérémy ah. parce que moi je ne absolument dit pas, pas touché à tout ça euh... Par excellence, Willy Kowalski. J'ai pas compris. Tu aurais dû appeler Willy le spécialiste. <rire> ouais, non mais, mais, mais toi aussi t'es un, un spécialiste. Ah c'est vrai que je te, je connais à la table, les yeux fermés, je peux même balancer un dé de sans problème d'ici. Euh... <rire> Vas-y fais-le. <rire> si tu si tu peux mais tu <rire> Pardon? Vas-y fais-le. Bon attends. Jérémy t'es prêt? Euh, attends, attends, attends, pas de <rire> Et hey, Tu, hey, tu, alors, tu alors, sais qu'ils ont envahi le Ils ont non, hein, il trois titres, faire, hein, euh, trois, trois courses, titres. Hein. <rire> Moffat, trois titres classés dans le Galaxy. Hein, ils ont euh, pulvérisé tout le monde. Hein. Alors, vous dites qu'ils ont, mais en fait, il est tout seul. Hein, oui, bah, il a pulvérisé dans tout le pot, monde. C'est pareil. Vrai il, il fait un boulot. Eh bien tiens, que pendant que tu es là, on parlait de Trend Poler tout à l'heure. Il est de quelle origine C'est un Allemand. Eh oui, donc on avait bien trouvé, hein album. Ouais, on, on avait un doute ah, non, mais euh, c'est clair que ce qu'il fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah, c'est clair. clair. Il a sa recette apparemment, euh, je ne sais pas ce qu'il prend, mais bon.. Euh... C'est vrai que sur certaines photos, on pourrait croire qu'il prend euh, quelque chose, mais bon, après, il y a des artistes qui ne prennent rien et qui, qui ont une allure un petit peu spécifique, mais bon. <rire> Comme toi, Hubert, quand je te vois. <rire> ah, ouais, <moi>, J'ai <rire> un mec complètement défoncé, puis en fait, euh, pas du tout. Euh... Non, non, très, très.. Euh... Je, bon, je, je, ne, touche un, là, je que... ne touche à rien du tout. Alors, je ne touche à rien du tout. Je piaffe. D'ailleurs, je conseille à personne de le faire. De quoi Je piaffe d'impatience. Qui est le numéro 1 Moi. Tu ne vas pas <rire> me dire que tu le sais pas quand même. Ah bah non, je, moi je sais si pas. Sur ça, un petit peu leur tour parce que bon, euh, le Larsen, ça commence à bien faire. <rire> ah, voilà. c'est les casques ouvertes. Hein. Non, mais en tout cas, le son du micro, il <rire> y a une nette progression par rapport à la semaine des 25 ans de la radio, où j'avais l'impression de parler dans un téléphone, ou dans une bassine, ou dans une, dans une casserole, je sais pas très bien. Euh... Ouais Ouais. Non, là c'est là, là, là, mieux, le, le son est très très bon. Et, euh... Merci Jean-Pierre <rire> Guillaume, tu sais qu'on est sur le chat en même temps, là C'est vrai Ah ouais, ouais On est équipé enfin On a Internet dans le studio, carrément Ah bah, dites donc On se refuse rien Et alors, c'est quand votre off, c'est toutes les semaines ou alors c'est euh, une fois par mois Non, bah là, on a fait un best of de l'année 2007, pour le rappeler un petit peu aux auditeurs pendant qu'on y est, parce qu'il ne faut pas les oublier, il n'y a, y a, y a pas que Guillaume qui nous écoute euh, ce soir, heureusement pour nous d'ailleurs. <rire> ouais, mais non, mais en fait, là, on a fait un best of de l'année 2007, donc les meilleurs titres, euh, les titres qui ont été le plus diffusés à l'antenne de la radio euh, depuis janvier jusqu'à maintenant et euh, c'est aussi des références euh, qu'on a entendues un peu partout euh, bah, à travers le monde c'est vrai c'est vrai voilà c'est quoi, en tout, cas. Ah, quoi, ton voilà. Ah, quoi en tout cas on te remercie de nous avoir aidé pour le classement hein. il faut pas le il faut pas le planquer ouais, ça tu nous as bien aidé j'ai ai, euh, le le ai vu les emails que tu m'as envoyé j'ai dit ah mon sauveur il a avancé le truc c'est <rire> bien ça ouais, a, <rire> vous êtes quand même bien émerdé hein. Ouais. Ouais, ah, g guillaume si tu devais en choisir qu'un seul des titres pour 2007 ce serait lequel pour le tien Euh, alors pour moi, euh, moi je qu'il va pas donner avec euh, la boîte de mi le Carry Me Away. Ah, ah ouais. donc 14ème chez moi. Si, et si tu devais alors, en choisir oui. une Si tu devais en choisir une euh, De quoi Si tu devais en choisir une, puisqu'il t'a dit si tu devais en choisir un. Ah une. Moi je te dis si tu devais en choisir une. Euh, Britney euh... Spears Non, quand même pas. <rire> <rire> <rire> non mais là... Je euh... passe, joker. Non mais là je parlais de fucking hein. <rire> je parlais de fucking. <rire> ouais, justement, <c> pas... <rire> ah non, je voulais dire tuning, je me suis trompé, excusez-moi. <rire> ah, tuning, ah bah, de loin, Tibor Comaro. Non, non, non, non, je voulais vraiment parler de fucking. Non, non, je ne sais pas le rattraper. Euh, J'assume, je voulais parler de fucking. <rire> Bon alors et, on continue le top ou pourquoi quoi là, Tu débines à chaque fois qu'on parle de choses intéressantes. Arrête euh, de l'embêter. Tu ris comme un con mais tu réponds pas en fait. Arrête de l'embêter Hubert. <rire> et puis nous on va pas traîner parce que là le... bah, il nous reste un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure pour euh, les dix ouais. premiers. Bon, toi, Pour toi c'est donc Karim Yowé. Bon c'est pas ça le numéro 1 de notre top euh, Guillaume. Ouais bah dommage, on ça. On entendu tout à l'heure parce que ça m'a quand même fait plaisir. Ouais, voilà. Voilà. 14e chez nous. Et euh, oui. Ouais. Vas-y vas-y vas-y 14e chez non, nous. Maintenant qu'on s'est passé les auditeurs à l'antenne, on a fait quand même. bon Non, bon, <rire> voilà, euh, bah écoutez, si vous avez des choses à nous raconter concernant euh, notamment donc, la nuit de la Saint-Sylvestre, si vous avez une soirée originale ou si vous avez simplement envie de passer à l'antenne et de nous raconter euh, n'importe quoi, tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas. Le standard est au 03 20 83 57 57. Bon, on va ouais, 20h30 qui juste aller 30 millions de personnes qui attendent la mise de code monnaie, oui, oui. <rire>